Qu'allez-vous bien? Ensemble, on est bien. Voilà. Après、euh, l'indicatif、euh, de dimanche euh, musette, euh, eh bien, c'est tout simplement. On va tout simplement faire voler une colombe. Et cette colombe, on va la faire voler avec, avec Alain Manès et son orchestre, bien évidemment. Et puis, tout de suite après, tout de suite après Alain Manès et son orchestre, vous aurez droit à une très, très, très, très vieille chanson, la m a c h i c h e La m a c h i c h e c'est Charlotte Julian qui va nous l'interpréter. Fit la conquête, il dit à sa compagne, Comme en Espagne, je m e vais vous montrer un par la mode qui va vous charmer. a m o u r e m e n t laissez-vous conduire gentiment, c'est la danse nouvelle, mes demoiselles, dans les bras d u n h o m m e t e n d r e il faut la prendre. Je vous souhaite jusqu'à l'aurore, danser encore cette danse qui vous aguiche, vive la matchite, tout doux, tout doux. charmant, car l'amour vous attend. ôtez dans vos dentelles, mes demoiselles. Mettez la jupe blanche de vos dimanches pour cette danse folle qui vous affole. Je vous dis qu'à minuit, vous la danserez en chemise d e nuit. C'est bien du marron, mais les messieurs seront contents. C'est la danse nouvelle, m e s de m o i s elle, s dans les bras d'un homme tendre, il faut la prendre. Je vous souhaite jusqu'à l'aurore, danser encore. Cette danse qui v o u s aguiche, v i v e l a m a g i e tout, doux, tout, doux, tout, tout. Vitez vos foufous, tortillez-vous, suivez le rythme fou, tout doucement, sans presser le mouvement, ce sera charmant, car l'amour vous attend. Tout doucement, sans presser le mouvement, ce sera charmant, car l'amour vous attend. Alors, les souvenirs ressurgissent, bien évidemment, hein, et oui, avec la machiche.、Euh C'est sûr que、euh, ça nous rappelle, en tout cas à certains, ça rappelle les bons souvenirs. Eh oui, mais les bons souvenirs ne sont pas pour autant terminés. On va faire un Madison, le Madison de l'amour, par l'orchestre de Dominique et Stéphanie Floquet. Le malissant de l'amour, c'est pour toi, mon trésor, mon amour. o l i o n s nos soucis et pensons à la vie. Le malissant de l'amour, je le chanterai toujours, toujours. Le malissant de l'amour, C'est pour m e n t t r é s en mon envie. Oléons、oh, o s e u c i s et、hey, restons des amis. T'aurais, t'aurais pas dû partir, chérie.、Ah, t'aurais dû réfléchir par les mots.、Oh, t'aurais pas dû ouais, courir aussi. Après toutes ces filles, la nuit. Après toutes ces filles, la nuit, mais je t'aimerai quand même toute ma vie. Le maldissant de l'amour, je le chanterai toujours, toujours. Le maldissant de l'amour, c'est pour pleinement présent, mon amour. Oh, Léon, nos soucis. 「どうですか?」 Une petite cavale, oui, une petite cavale avec, avec, avec vigueur, bien évidemment,、hein. quand on est sur un cheval,、euh, eh bien oui, on peut, on peut cavaler. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas à cheval que nous allons pratiquer cette cavale, mais avec l'accordéon d'Éric Bouvel. Musique Normandie nous interprète la marche des brocanteurs et puis Frédéric Buch et son orchestre la marche des bûcherons tyroliens. Sûrement des occasions. Il faut se lever tôt pour les toquantes. Les p e n d u l e t s v e i l l e n t même les vieux oignons. Il faut se lever tôt pour les t o q u e s Que voulez-vous C'est ma passion. Nous、allons écouter Georgette Plana dans Adieu Paris, je vous laisse découvrir. Et Gérard g o u n y je suis coincé dans les WC, succédera à Georgette Plana. Adieu Paris, je me retire à la campagne, l'ennui me gagne à cette champagne. J'en ai soupé d'aller souper avec des poules Et de rentrer comme si le pavé faisait de la houle Adieu Paris car j'en ai par-dessus la tête Faire la fête o h que ça m'embête Je vais me mettre au verre vivre comme les bêtes Me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau Oui mais avant que je te quitte, que je vive en ermite, tout là-bas loin de toi, au x v i l l e s des merveilles, encore une fois, v i d a n s une bouteille, et puis deux et puis trois. Oh la drôle de chose, dès qu'un bouchon explose, on voit la vie en rose, profitons-en garçon, apportez-moi la carte, on doit sans façon faire avant que je parte un pont. Adie Paris, ville de rêve d'épouvante Ville méchante, ville charmante Tu fais payer bien cher le bonheur que tu donnes Mais en mourant, t'aimes tant qu'on te pardonne Adie Paris, adieu m o n m a r t r e et Notre-Dame Tes jolies femmes, tes vilains drames Toute l'éternité nous te donnons nos âmes Leur paradis c est le ciel de Paris. Adieu, Paris, adieu, Montmartre et Notre-Dame, t e s jolies. s Et nous te donnons nos âmes. l e u r paradis, c'est le ciel de Paris. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. あいや a やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいや On est arrivé, moi il me tardait. Aïe aïe aïe aïe ouïou. Je sens que ça presse, vite je serre les fesses. Aïe aïe aïe ouïou. Ohé, ohé, Et direction les WC. Je passe l'entrée, la salle à manger. Un salon privé. Ohé, ohé,、oui, mais où sont les WC Mon ami René me dit l'escalier. Tout droit tu y es et tu trouveras les WC. Je suis terrassé, a h y a ï aïe aïe o u y o u Ça fait des éclairs, le bruit du tonnerre. Aïe、ah, aïe aïe o u y o u Je peux plus tenir et ça va sortir. Aïe、ah, aïe aïe o u y o u Enfin, je les vois et je vais m'asseoir. Aïe、ah, aïe aïe o u y o、oh, u i Ohé, ohé.、Oui. Je suis arrivé au WC. y a que des revues, y a plus de papier. Moi, je n'en peux plus. Ohé.、Oui. Arriver au d c s mais pour m'essuyer, y'a plus de papier, juste un calendrier, et c'est du papier glacé. アイアイアイウイイ。 f a u t mieux sentir des pieds, y'a pas d e MC. C'est tant pis, moi je vais ouvrir la porte pour que l'odeur elle sorte. j m'accroche au bas les brosses, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe おいおいおさおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Je j'ai j'ai les suis dans cassé boutonné, coincé WC, clé, la a n'y Près l les u suis s dans de poignée, je p coincé WC. WC!、Près、du feu qui chante, là, là, oui, y en a qui vont dresser l'oreille. Près du feu qui chante, Jean v e s s a d e Ah, les souvenirs, les souvenirs dans cette émission de dimanche variété. Pardon, musette. Val d'Or. Ils sont où les Chaperons Oui, les Chaperons, ils sont、euh, sur le 91 et sur le 102.5 de Sorger FM, la radio la plus proche de chez vous. J'étais à Concarneau, à la fête des filets bleus, y a concouru un gros lot pour celui qui a le plus beau d e u Ils ont de c h a p e r o n s vive la Bretagne Ils ont de c h a p e r o n s vive les Bretons Pas obéissant, j'aime faire ce qu'il me plaît. Comme ma femme prie en râlant, je réponds d'un air distrait. Ils ont de jaborons, vive la Bretagne. Ils ont de jaborons, vive les Bretons. Je serai bien vieux ma foi, bien l'os de tout je crois, j'aurai la force croyez-moi pour chanter à pleine voix. Ils ont déjà p a u r r o n s vive la Bretagne, ils ont déjà p a u r r o n s v i v e les Bretons. pourri De marche, je cherche fortune et puis,、euh, et, puis, et puis je vous laisse découvrir parce que c'est un petit pot pourri. Monsieur <métitionnée> <métitionnée> le <seul> boucher, fais-moi c r é d i t fais-moi c r é d i t J'ai pas d'argent, j'père a i a s d J'pairai samedi, j'pairai si a m e d Si tu ne veux pas, si pas tu veux ne d o n n e r du v faux, donner v j'te fous la tête, j'te sous ton b i l l a n t je cherche fortune, tout autour du c h â t e a r Monsieur le curé, curé. fais-moi crédit, Fais crédit. j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, père et samedi, si tu, si tu ne v e u x pas me confesser, me confesser. J'te J'te je te fous la tête, dans le bénitier. bénitier, Je cherche fortune, tout autour du c h a l o i s et au clair. Quelque chose de très très très particulier. C'est une demande e x p r e s s qui est, comment dire, qui est acceptée à l'unanimité. Et qui est-ce qui nous fait cette demande Eh bien, c'est tout simplement l'ami Claude. Il se reconnaîtra dans cette, dans cette chanson de Lima. Très spéciale cette chanson, très très spéciale. Ce soir, on danse la b i g i n e mais pour le moment, on l'écoute tout simplement à la radio. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Cette、danse c qui vient d'arriver, vous êtes invité à la partager, c'est une récompense vraiment méritée. Sur un air branché carnaval, on va faire bouger les étoiles, z o o k e t balancer et rouler, rouler, c'est le grand rendez-vous de l'amitié. Oh ce soir on danse la biguine Ça chauffe sous les cocotiers Si tu aimes te défouler C'est le moment de t'exprimer On est tous cousins ou cousines La vie c'est fait pour danser Si t'as des trucs à oublier f a u Tout simplement beginner t autour de nous y a des fleurs, des milliers d'oiseaux de couleur. Imagine-toi que tu es là-bas, dans les îles où tout est calme et douceur. Y a des jolies filles pour les gars, et des beaux gars pour les nanas. Un petit pont de charronne qui te met en forme, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oh, ce soir, on danse la b i g u i n e ça chauffe.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 On termine avec la Cantalienne, c'est une valse. Allez, et on trouvera tout de suite après、eh、bien, cette ambiance,、euh, cette ambiance euh, chanson française, pour ne pas la nommer. Comme les belles histoires. Celle-là débute ainsi, et j'ai dans ma mémoire des souvenirs endormis. Le chant d'une mésange m'ont tendu vers pays. J'ai gardé cet étrange, cet air-là qui me séduit. Écoutez la cantalienne, écoutez le chant du pays, il vient pour guérir les peines, sauver l'oiseau tombé du nid. Écoutez la cantalienne, écoutez ce chant si joli, ce vent、bon、souffle dans nos veines, redonne et fait aimer la vie. Du Falgou au x Planèse, s de l'Aubrac à Saint-Flou, oui, dans toute l'Auvergne, on entend ce chant d'amour. Les fées et puis les anges règnent sur son berceau, et un peu en louange, j'ai écrit ces quelques mots.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 Française, oui, en l'occurrence, c'est un suisse. <rire> c'est une chanson suisse que nous allons écouter avec cœur blessé. Alain Morisot, les Sweet People. Cœur blessé, もう一度、私たちはあ Au f o と d c é t い i t p e r た u d'avance. Il ne reste aucune chance. Alors, adieu, moi, je m'en vais. J'ai le cœur. What he'll have b e e d a v a n il r a u e c h c e a l o r a d i o c a m a i à, à notre santé. C'est pas tout à fait l'heure, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Benabar, à notre santé et visage pâle. Après, après la santé, c'est le visage pâle avec Benjamin Biolet. Ils mènent une vie sans excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capitale santé, hérite des sacrifices, ils boivent de la bière sans alcool. Elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café, d é c a f é i n é avec du sucre, des sucrifiés. Est-ce de ma faute à moi? Si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire d e s apéros à n o t r e santé. Elle met de la crème a n t i â g e qu'elle combine avec un doux gommage, qui restructure en profondeur les macromolécules, en hydratant le derme contre les rides et les ridules, comme il redoute l'effet peau d'orange. Elle a eu un rameur pour leurs i 0 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles Bien en vue dans le salon, est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants d e s p e i g n é s les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel. Le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le s a b p e u t plus durer à notre santé. Des fois, un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit a、ah, de l'air, c'est vivifiant et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison. Tous les insectes de la création, il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des boules sur ses voisins, mais les tuer, c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever t o u r l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à d'autres santé. Est-ce de ma faute à moi J'aime le café et l'odeur du tabac. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto, boire des apéros à nos santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi. Aller au resto, boire des apéros à nos santé. Quelques années, elle a déjà quelques années, elle date de 1973. Cette chanson, c'est Angélique Christian Vidal. Ah, pour les nostalgiques de ces vieilles chansons, c'est l'idéal. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz, également sur 102.5. Everyday for toujours, and a g ン l i q u e Mon bonheur, c'est toi! Nuit après nuit, et pour la vie, a n g ン l i q u e Quand tu n'es pas là, le temps s'est tiré, je m'ennuie! ấy other favour laid main. も n v e r s moi je te dis merci encore merci mon bonheur c'est toi j と、えと、え p えと、えと、えと、r と、えと、えと、え toujours Nuit nuit soleil Cette chanson-là aussi va vous rappeler、euh, peut-être、euh, votre enfance、euh, à vous、euh, qui êtes euh, euh, tout simplement à l'écoute de Sorgia FM et de cette émission、euh, le dimanche, mais、euh, le d i m aussi n c h e mais a le mardi. Il ne faut pas l'oublier le mardi. Avec、euh, la maison où j'ai grandi, Françoise a r d y Quand je me tourne, Mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là et la 君が一番大き me いのに、私たちの e めに、私 e ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 e ちのため d 私たちのために、私 e ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 どこかで見ることはない。 I bless my heart. Tous mes amis enviaient ma chance, but I think I'm going to lose my h e a r b to the insouciance that I feel. And it seems that I'm going to read them. I'll read them soon, un beau matin, parmi your r i d e s Avec Jacques Brel. Et puis je vous laisse également avec Jean f e r r a n deux monstres, deux monstres de la chanson française, bien que Jacques soit un tout petit peu belge. Oui, on va l'admettre. 君たちの楽した Et、chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nul l e autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur. au bourre Quand on n a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on a que l'amour pour habiller le matin, pauvres et malandrins. De manteau de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les m a u s de la terre, en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat. しかし、私たちはこの世界を見つ 「どうぞ」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 Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cet t e air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, pas France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de cinq ans travaillant dans les mines. Celle qui construisit de ses mains vos usines,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 Celle Qui chante en moi, la belle, la rebelle. Quel Dieu l'avenir serré dans ses mains fines. c e l l e de 36 à 68 chandelles. Ma France. Kenji g i r a k Andalouse et les Kids United, l'hymne de la vie. Vous、écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. également sur 102.5. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui a le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire. Oh, vous, e n f a n t d e Johnny National nous revient avec le bon temps du rock'n'roll. Ça, c'est une petite, une petite, une belle chanson. Les gens、euh, du Rotor, avec、euh, notre ami Jean-Marc, le chanteur、euh, du Val-Romais, qui nous manque, qui nous manque énormément. Venu de très loin, chassé par les guerres. s n c l a u d e des o u c h o s et des moussières se réfugier sur le plateau désert, accablé de souffrances et de m i s è r e é t a là-haut. Travail, venaisons et moissons. Engranger avant le primat des saisons. Rassembler les troupeaux perdus dans l'horizon. Bloqué s par les congères et par le vent. fallait subsister tout l'hiver durant. Dans un silence ouaté, mais angoissant. Au tort, l'hiver du tu sel sais, c é t a i t le désert blanc. Les gens de retard. Les gens de retard ont toujours connu la misère. Les gens de retard, les gens de retard ont vécu, ont lutté, ont souffert. Tous les temps, la cloche de la chapelle près du curé appelait tous les fidèles. Ce jour-là, toutes les femmes se faisaient belles. Les hommes échangeaient les dernières. Même les plus éloignés, réunis devant la grande cheminée, ils goûtaient la châtaigne, buvaient le vin clair. Les gens se retortent, les gens. Les de r e t a r d s u n i s s a i e n t dans la même prière. Les gens de r e t a r d les gens de r e t a r d essayaient d'oublier leur misère. misère. Hélas, peu à peu. さんさん。 Qui traverse près de vent. Le randonneur qui marche en chantonnant. Arrête-toi, assieds-toi, prends le temps. Ferme les yeux, pense à eux un instant. Aux gens de retard, aux gens de retard qui ont toujours, toujours connu la misère. Les gens de retard, les gens de retard qui ont vécu, ont souffert. Sont morts. Michel d e l p e c h e Les voix du Brésil. Michel Polnareff, La poupée qui fait non. Tout de suite après Michel d e l p e c h e J'espère qu'il sera de porcelaine cet été. En tout cas, Mort Schumann nous l'assure dans cette belle interprétation. メモンカー、ウィー、ナビーパー。 Cette i c chanson de Nana Mouskouri, le temps qu'il nous reste, oui, le temps qu'il nous reste pour terminer cette émission, bien évidemment. e h oui, on n'a plus beaucoup le temps, c'est bientôt fini. e h oui, c'est bientôt fini avec son tralala, From From, le quai des orfèvres, avec Suzy Deler. Je vous en dirai pas plus, mais voilà, c'est terminé. Quelle importance le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Au fond de tes yeux vivra ma tendresse, au fond de mon cœur vivra でも、このように、このように、このように、 I'm g o i n to o to e next one. When my hands are tied, I've lost all the rest. I've lost the impression that the t i e t the s m e Je vous donne rendez-vous、eh、mardi pour la rediffusion de cette émission. En attendant, passez une agréable journée et puis on se retrouve très, très, très bientôt sur le 91 102.5 s o r GFM, e la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye. フィルン。 ただいまだ。 Petit tralala, que nulle part y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une socade pour Don Pedro l'Alcade. À cause de ses gros bras, loin de se laisser séduire, il eut u n p e t i t sourire, q u i avait l'air de dire. Soit s une u homme en r a f a o r t avec son tralala, son petit tralala. Aussitôt elle se mit en campagne, d'un coup de tralala, elle fit tralala, et Pedro brusquement s'emballa. f o r c é d a v o u e r s a dépède, f Pedro reconnut loyalement, qu'elle avait une arme secrète, avec des épées foudroyants, avec son tralala, son petit tralala. フェイあラ・ラ・ラ、フェイト・ラ・ラ・ラ、フェイト・ラ・ラ、フェイト・ラ・ラ、フェイト・ラ・ラ、フェイト・ラ・ラ。